Bon, on me quitte encore Je ne suis jamais le plus fort Je suis celui qui par malheur Passe sa vie de cœur en cœur C'est à croire que je suis puni C'est à croire que l'amour m'oublie C'est à croire, c'est à croire, c'est à croire Je ne sais plus Faut-il mourir ou vivre, quand on a du chagrin Faut-il mourir ou vivre, je ne sais plus très bien. Réponds-moi, je veux vivre, t'avoir au brin des moi. Ne nous quitte pas Car la peine est là chaque instant Et mourir ne vide qu'un moment Avec moi je lutte parfois Hélas je perds chaque fois